Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Boîte à Gants. Aujourd'hui on n'est que trois et on va rendre un petit hommage d'ailleurs à Manuela qui n'est pas là parce qu'elle s'est blessée en faisant du roller. Et oui c'est dangereux les jeunes, surtout faites pas de sport, c'est nul. Heureusement euh, on est quand même trois aujourd'hui et on a comme d'habitude Sébastien qui est là, ça, ça va ah, Ça va et toi ben, Ça va fort bien, toujours là, toujours à l'heure en plus. Ouais j'ai l'impression d'être vissé à ce fauteuil. Ouais. ouais, un petit peu. Bon, J'aime bien. Bon, ça me fait plaisir écoute. Ouais moi aussi. En plus t'es là pour les interviews maintenant. Ouais t'as vu ça. <rire> il a une fois tous les deux. Mètres, tous les Ils deux sont semaines. en train de m'aménager un coin dans la maison pour que je puisse euh, oui, installer définitivement. Bon. Un petit placard sous l'escalier. Le, voilà. Comme euh, c'est quoi euh, dans Harry Potter là C'est euh... Harry Potter. Oui, mais comment il s'appelle Qu'est-ce qu'il qu s'appelle Le personnage là, c'est euh... Harry Potter. Non. Euh, ah oui, non, mais lui, mais il y a l'autre aussi là, celui avec. <rire> Ouh <Oula>, là, <rire> ça fait un temps que tu pas vu Harry Potter. Oh ça. putain, ouais, merde. Comment il s'appelle euh, ah, to Toby. Dobby. Dobby, Dobby. Dobby lève voilà. de maison. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est bien Dobby. C'est Dobby, ouais. Et troisième, non, ce n'est pas Michel nous avons aujourd'hui un, un nouvel euh, invité, chroniqueur, quelque chose comme ça. Euh, je ne sais pas, on va dire euh, chroniqueur, c'est bien chroniqueur. Ouais, chroniqueur, voilà. ouais. Aujourd'hui nous, nous, avons Clément Merlet, tu vas bien Et bonsoir, ça va et toi ben, ça va super. Euh, toi, tu es musicien, compositeur, no, euh, chanteur aussi, notamment euh, avec Sheep and Beer. Sheep ouais. euh, and Beer qui était venu ici, c'était Pancho Elian qui était venu. Euh, On faire une petite interview que vous pouvez retrouver sur notre site euh, radionoculture.wordpress.com euh, je vous rappelle aussi d'ailleurs je vous annonce à vous peut-être que vous ne savez pas qu'on est sur Spotify maintenant on a toutes oh. les émissions depuis, euh, qui, sont, euh, qui, ont, qui ont téléphisé depuis un an qui sont sur Spotify donc vous pouvez retrouver Chib euh, sur Spotify à l'attendant d'écouter les chansons de Chib sur Spotify où ça en est ça euh, On n'en a pas toujours <rire> on est sur Bandcamp comme toujours, ouais. mais sur, sur Spotify, disait tout ça ou ça, a naît, euh, cette histoire. Aucune idée. Aucune idée. D'accord, c'est pas toi qui t'en occupes. Non, je suis plutôt bah, dans la musique là. C'est pour, pour ça que ça avance pas. J'imagine. Peut-être. Les autres, ça devrait en l'air. Donc voilà, aujourd'hui, comme d'habitude, on a chacun ramené deux sujets, un avec extrait, un sans. Euh, voilà, c'est la bataille, c'est parti. Deux sujets chacun, donc aujourd'hui on est trois et c'est moi qui vais commencer comme euh, pas à l'ocoutumé, d'habitude c'est toi Seb qui commence aujourd'hui, pour laisser un petit peu de temps à Clément, je me suis dit tiens on va commencer par moi, après ça sera toi, après ça sera Clément, euh, pour un petit peu qui, qui, qui rentre dans le bain. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une chaîne YouTube qui s'appelle The Great With You, euh, en anglais donc, la chaîne est en français je vous rassure, et donc c'est une chaîne YouTube qui va euh, au travers de, de longues vidéos, euh, d'assez longues vidéos, ça part euh, ouais, 20 minutes, pour les premières, pour les plus courtes, jusqu'à je crois deux heures pour les plus longues. Ah oui. euh, qui va faire, comment dire, de la narration. De jeux vidéo, euh, du storytelling, comme ils disent sur les internets, euh, mais pas que de jeux vidéo, aussi de plein d'histoires d'internet. Euh, et moi, je t'ai tombé dessus parce que je crois par hasard, je t'ai tombé sur la fameuse histoire qui s'était passée donc, sur, euh, sur internet, on va dire, de, euh, de la chasse au drapeau avec, comment il s'appelle, avec Shaya Leboeuf. Est-ce que vous avez entendu parler de ça Ah oui, si, ouais, j'en ai entendu euh, une, parler, est, Une histoire assez incroyable. Bon, je vous raconte quand même l'histoire. Alors ouais. lui, vraiment, il a, il a vraiment une espèce de truc de, de, de conteur où il va vraiment étaler l'histoire en donnant et détails il y a des petits retournements de situation tout ça euh, l'histoire de Shia LaBeouf donc Shia LaBeouf vous connaissez c'est un, un acteur euh, d'Hollywood il a joué notamment dans les Transformers mais pas que euh, et donc quand Trump est arrivé au pouvoir en 2016 je crois euh, il a il a voulu faire une petite performance anti-Trump, et il a mis une caméra dans une rue de New York, et il a dit pendant 4 ans, cette caméra euh, qui, qui filme, qui retransmet directement sur, euh, sur Internet, vous pouvez venir faire des performances, des trucs, euh, avec le slogan, euh, il, ne, il ne nous divisera pas. Sauf que le mec, il a fait ça à New York, et que les gens d'Internet c'est un peu des trolls, du coup, tout le monde a commencé à faire n'importe quoi devant cette caméra, des mecs qui arrivaient à poil, des mecs qui venaient euh, des, des raids de Trumpistes, on va dire, avec casquettes, avec des drapeaux, tout ça. Et Shia Lebef, il a un peu pété un plan, Et il s'est dit, bon écoutez, vous avez gagné cette, cette bataille-là, mais vous n'avez pas gagné la guerre. Alors il a pris euh, un drapeau, euh, il a écrit, euh, comme c'est en anglais, euh, « He will not divide us », donc mm. il ne le divisera pas. Et il l'a mis au sommet d'un mât on ne sait pas trop où. Il a filmé un, euh, un contre-plongée, comme ça on ne voyait que le ciel, et c'est tout. Et du coup, il a laissé ça, euh, laissé ça tourner. Et les mecs sur Internet ont dit, écoutez, on est bon on est beaucoup, on va trouver où c'est, on va aller le chercher, ce drapeau. Et ils ont, et ils ont, incroyable. Ils ont cartographié euh, avec les avions, donc déjà avec le soleil, quand est-ce qu'à se lever, mmh. quand est-ce qu'il se coucher première étape. Deuxième étape, euh, voir les étoiles de la nuit, euh, donc verrou ça tapait, avec les avions, etc. Et euh, pour finir, ils ont, ça c'était incroyable parce que il euh, y avait le sang sur, sur cette vidéo. Et donc quand ils ont à peu près cartographié, ils ont trouvé à peu près où c'était aux États-Unis, il y a un mec qui est parti en manuel, qui a caissonné autour. Et quand il s'approchait, on l'avertissait, etc. Et ils ont fini par trouver ce putain de drapeau en 24 heures en 24 heures ah 24 ouais. putain d'heures et ah tu, en ouais. plus il te raconte ça il te raconte ça mais pendant 15 minutes et tout ça là toutes ces conneries parce que c'est compliqué mais c'est un truc de fou ils avaient juste une putain de vidéo euh, d'une caméra qui montrait le ciel en 24 heures ils ont réussi à trouver où c'était et ils ont réussi à l'arracher la, donc voilà et il va racont raconter ce genre de truc euh, pas que ça mais ce un truc euh, en, en prenant vraiment le temps je crois que cette vidéo elle dure une, une, une demi-heure il euh, y a une vidéo sur, sur une équipe euh, sur une équipe nulle de, de League of Legends un jeu vidéo euh, hyper compétitif sur une espèce d'équipe pour laquelle personne ne croyait qui, euh, qui était plus un groupe de copains et qui va finir par monter les étapes tout raconter enfin, le film de sport quoi. le film de sport il va raconter ça ou il va raconter un jeu vidéo qui a l'air trop trop cool euh, Out, à Outer Wilds, que je me suis un peu je suis un peu dégoûté de m'être fait spoiler parce que du coup j'ai très très envie de le faire euh, mais il va raconter ça de façon je sais pas euh, très conte quoi Et c'est comme ça que finalement on va rentrer dans, dans ces sujets et que, et que pour certains qui n'apprécient pas forcément le jeu vidéo, on va peut-être se rendre compte, moi je me suis rendu compte aussi que euh, moi qui n'avais plus joué depuis très longtemps, ben, en fait, le jeu vidéo aussi avait beaucoup évolué dans sa manière de raconter les choses et que dans World of War, par exemple, il y a mille millions de façons de faire avancer la narration et, et de se dire il euh, y a une histoire qui est faite, comment est-ce qu'on va la raconter et plutôt que de dérouler un film, on va laisser euh, le joueur dans un monde dans lequel il va lui reconstruire petit à petit, à droite à gauche, pas forcément, dans, enfin, sûrement pas dans le même dans le même ordre que, que n'importe qui d'autre. Euh, et voilà, il va raconter ça, il y a des trucs de jeux vidéo, il y, a, il y a une vidéo sur, sur l'histoire de Call of Duty euh, qui est vraiment cool, qui monte et qui descend. Etc. Alors, quand, quand il fait ses narrations, c'est quoi C'est les anecdotes autour du jeu vidéo, par exemple Alors, Ou de, du jeu vidéo en lui-même C'est pas mal, oui, c'est autour, ouais, autour d'un jeu vidéo, d'une licence de jeu vidéo, généralement. Mmh. Euh, pas seulement, je te disais, il y, y a assez d'autres histoires. Enfin, en fait, c'est plus. Je dis jeu vidéo, mais c'est plus le monde, on dit, le monde internet en général, quoi. Euh, D'accord. Le, le jeu vidéo partie, lui, c'est vraiment. Tu sens que le mec, c'est un gros gamer, quoi, il joue beaucoup au jeu vidéo. Mais c'est pas forcément que ça. Et, euh, et du coup, voilà, donc, ça va être par rapport à une licence de jeu vidéo ou un jeu vidéo en particulier euh, mais il va fait, finalement aller euh, vraiment prendre le temps de t'expliquer et puis il y, y a vraiment un truc, une histoire de il a une manière de raconter le truc qui fait que c'est presque un conte finalement et que on parlait je crois c'était le mois dernier de, euh, de, de... l'Empire n'a jamais pris fin Oui. de, de pas comme tellement et c'est un peu ce, ce même truc là où vraiment t'as quelqu'un qui va se poser et pendant une demi-heure ou une heure il va, il va raconter une petite histoire Et pour le coup, ça tourne autour d'internet et de jeux vidéo, mais, euh, mais en vrai, même moi qui euh, qui ai jamais foutu les pieds euh, sur, euh, sur League of, League of Legends, bah, tu peux comprendre. C'est enfin, vraiment pour le coup, c'est un film de euh, un film de sport. C'est euh, Rasta Rocket, sauf qu'à la fin, euh, Rasta Rocket, euh, c'est pas les pilules, quoi. Mm. Que, euh, ouais, je vais spoiler Rasta Rocket. Non ça. Non, c'est bon. C'était Ah oh, merde, si putain, je l'ai pas vu. C'était il y a 30 ans. C'est bon. Mm. Euh, voilà, c'est sorti, enfin il a commencé ses vidéos en 2016, j'ai découvert en, en faisant ces petites recherches qu'il a aussi une deuxième chaîne dans laquelle pour le coup c'est exactement l'inverse, il va raconter un truc en une minute, j'imagine que c'est, euh, euh, vous savez il y a les shorts sur Youtube maintenant, oui. et, et Youtube a vraiment beaucoup beaucoup incité les créateurs à faire ça, donc c'est des, des petits shorts de une minute, euh, du coup petit, pour le coup c'est des petites anecdotes de, de jeux vidéo de pourquoi, tiens il y a ce truc là il est un peu étrange, donc du coup il y a des gens qui ont cherché, il va raconter ça en une minute. D'accord. Voilà. Oui, ils ont lancé ça, YouTube, pour contrer les TikTok et les réels ouais. Instagram et tout ça. Je les formats courts, très courts. qui... Je ne suis pas sûr que ça marche beaucoup. En fait, d'après certains YouTubeurs, justement, ils racontaient qu'il y en a qui l'ont fait, mais que pour eux, dans un an, c'est mort ce truc-là. Ben En fait, euh, enfin, jusqu'à présent, l'intérêt de YouTube, c'était de faire des formats longs, parce que plus c'était long, plus il euh, y avait de pubs calées dans ta vidéo, donc plus tu étais rémunéré. Euh, ouais. Là, le format court, du coup, il euh, n'y a pas trop de place pour caler la pub il y a peut-être une euh, pour je, pense je pense que c'est un appel sais euh, pour ceux qui n'ont pas le temps et euh, qui vont sur TikTok du coup pour parce que j'attends quelqu'un j'ai 5 minutes ouais. bah, ils vont sur TikTok là je pense l'idée c'était de ramener les gens sur YouTube avec ce petit truc là et une fois qu'ils s'y sont après ils y restent ouais ouais ouais, ouais. Après, il y en a plein, hein, parce que je suis des trucs, hein, du coup, ils se cassent pas la tête, ils, font, euh, ils vont faire un, un real Instagram, ils balancent aussi ah, oui, sur oui. TikTok et euh, sur YouTube euh, Short, là je sais pas comment ça s'appelle en fait. Sur ouais, tous les. Et ouais. Facebook aussi, et voilà. Et euh, c'est la même vidéo, alors il faut qu'ils se servent un peu de, des outils de création de, de dans, sur chaque plateforme, parce que c'est ça qui, euh, qui va les aider par rapport à l'algorithme de chaque plateforme à, à être. Euh, À avoir une meilleure visibilité, on va dire, voilà. Mais il ne se casse plus la tête, quoi. Voilà. D'ailleurs, YouTube, ouais, je ne sais pas trop si, si ça marche bien. Je n'ai bon, pas vu énormément de trucs, quoi. Parce que, ouais, bon, je sais que quand je vais sur YouTube, c'est justement pour pas voir des trucs comme ça, quoi. Où Mais pareil, ouais. Pas le temps, quoi. Mmh. Tu as une minute, avant, tu as une anecdote, alors qu'à côté, tu auras des vidéos sur le même sujet qui vont compter 14 anecdotes en 14 minutes. Ouais. Bon, je préfère me fait le 14 minutes, me foutre le truc. Euh, bah, rien, quoi. Ouais, c'est pas du tout la même recherche, la même attente et. Euh... Mais après, c'est dommage de la part de YouTube aussi de, de presque forcer à aller là, alors que bah, YouTube, si ça a marché si bien jusque-là, c'est justement parce qu'il y a des créateurs qui faisaient des trucs hyper bien, euh, lents, fouillés, et euh, c'est dommage de ne pas plutôt aller vers ce genre de truc-là. Après, il euh, est une étude, tu me diras, mais bon, quand même, de ne pas euh, peut-être développer, euh, au contraire, euh, les créateurs qui font des trucs bien et tout ça, plutôt que d'essayer de toujours ramener des, euh, des petits jeunes qui, de toute façon, ne viennent plus parce qu'ils sont sur TikTok. Non ouais, mais ils y viennent hein, quand même hein, sur YouTube pour plein d'autres raisons, hein, donc... Euh c'est normal je le comprends ils essayent de ramener le plus de monde possible tout le temps donc euh... ouais ouais mais je veux dire dans, dans le sens où euh, ils mettent, du coup l'effort le, le, le, qu'ils qu qu mettent à, à, à ramener enfin à, à développer les, les shorts euh, c'est un effort en moins qui, qu à moins qu'ils mettent à pousser ou à aider les créateurs de contenu plus lent quoi mmh. alors qu'il y a quelques mois au contraire euh, c'était l'inverse plus tu faisais de plus long, mieux c'était pour eux quoi ouais. donc donc bref voilà Seb Présent. C'est bien. Est -ce oh, que putain, tu veux... Ça faisait longtemps qu'on l'a chose... fait celle-là. <rire> Est-ce que tu as quelque chose à nous, euh, nous présenter Un truc avec, avec un extrait Tu n'as rien Non, rien. Bon, ben, Clément, alors. Euh, bonne soirée. Allez, bonne soirée. C'était un plaisir d'être venu. C'était super. Moi, je oui. suis celui-là de quoi. Oui. oui. Si, si, j'ai un truc. Euh... Qu'est-ce que c'est donc Alors, mais en fait, j'avoue que j'ai galéré, parce que c'était pas mon premier sujet, et j'ai galéré à le, à le trouver. Puis en fait, c est, c est comme d'hab, c'est venu comme ça. là, voilà. Oui, et alors, alors, il faut juste deux sujets. pour ça je, je dis à Bichente Bichente, tous les mois, à chaque fois, il fait j'ai pas de sujet. Et, euh, et euh, je, je lui propose un truc, et 10 minutes après, il est à la 15. Ouais, voilà. Ça serait bien qu'il les note d'ailleurs tous ces 15, pour ça il, a, il aura un peu d'avance. Bah ça serait, ça serait plus simple. Mais, et en fait, je me suis rappelé, je me suis dit, mais euh, bon, j'ai un sujet euh, qui n'a rien à voir avec la musique, genre, vous voulez avec la musique, je fais bon, qu'est-ce que t'as euh, vu dernièrement en musique mm -hmm. ou entendu ou quoi que ce soit euh, Bon J'ai découvert Fétiche samedi soir, euh, mais j'ai trouvé aucune info, rien pas, pas, <rire> pas, pas un seul euh, truc à diffuser. Je suis bloqué. Je suis pas sûr que Max soit un grand, euh, un grand diffuseur. Je suis pas sûr qu'il soit hyper à l'aise avec Internet. On va faire Max. une émission <rire> entière sur Max. Ouais, voilà. on va faire un jour. Euh... Ouais, bah, il faudrait que tu l'interviewes en fait. Ouais, ah, oui, oui, il voilà. oui, va venir un jour Max. Donc du coup j'ai dit euh, bah, Fétiche euh, out, je peux peux pas en parler, je trouve rien. Euh, et je me suis rappelé qu'en septembre euh, euh, j'avais fait un spectacle et, euh, qui a été qui qui s'est reproduit en début décembre tu, tu euh, as fait Kibas. un spectacle tu as travaillé pour un oui, spectacle oui j'ai travaillé Parce pour un le spectacle tu ne pas créé le spectacle non je ne l'ai pas créé du tout s soyons clairs pour les auditeurs et sinon ils vont se dire ah bah il est créateur de spectacle, un spectacle dé Alors déjà a... d'une j'ai pas cette prétention là et puis j'ai pas envie d'enlever la vedette euh, à ce grand monsieur qui a monté ce spectacle mm -hmm. de A à Z ouais. euh, qui vous m'excuserez si j'écorche le nom s'appelle René Zugaramurdi. <rire> Zugaramurdi tu fais vraiment aucun effort Zugaramurdi <rire> <rire> je <rire> ne veux pas te expliquer les règles de syntaxe. en Ouais, Toutes les semaines, quand même. Excuse-moi, mais, mais je ne le pratique pas du tout. Oui, je vois ça il faut quand la centrale. Bon. Voilà, donc René, je me contenterai de René. Voilà. René, et en fait, ouais. euh, son spectacle, ou même, je dirais, concept, euh, s'appelle Bidaya. Et euh, le voyage. Un euh, masque. En merci, Matine. Et euh, donc, ce grand monsieur, chef d'orchestre, natif d'Andai, euh, a eu l'idée de euh, créer ce. Spectacle où il réunit des musiciens, une chorale immense qui est composée de quatre chœurs avec plus d'une centaine de choristes. Euh, je crois qu'ils sont même 150. 150, donc, je voilà. crois. j'ai 150. Musiciens, il y en a une cinquantaine. Ouais. Ça, voilà. Et euh, grâce à ces personnes-là, à des jeux de lumière et, et euh, des, <coughs> des projections de photos, il raconte l'histoire du Pays basque, de la préhistoire à nos jours. Mmh. En Voilà, cinq grands tableaux à peu près euh, pour, euh, pour euh, raconter cette histoire. Et euh, c'est quelque chose de vraiment. Euh, comment dire C'est immersif, c'est euh, super intéressant à voir. Enfin, évidemment, si vous êtes intéressé par la culture basque, mmh. euh, c'est super bien fait, c'est beau, c'est euh, donc dans la musique classique, hein, euh, voilà, euh, avec des chœurs. Alors, les chœurs, c'est chanté, euh, oh, tu vois, j'ai perdu mes notes. Euh, je sais que c'est chanté euh, en latin, en basque, en français et en, en français espagnol. Et en espagnol oui. Voilà, c'est ça. Merci, Mathine. que t'as bien travaillé. Euh. Ah, mais moi, je suis de voir. Donc, il a réuni autour de lui. Euh, euh, euh, euh, <coughs> C'est que des amateurs, hein, euh, voilà, pour être précis, là, les, euh, des chorales amateurs. Qui... L'orchestre aussi, il euh... est amateur L'orchestre d'Andai, je crois. Alors, euh... attends, je me suis perdu dans mes notes, excusez-moi. <rire> <dire, dans>, <rire> il me semble que c'est l'orchestre d'Andai, et ensuite, euh... Euh, dans les chœurs, il y a Cambo, Irun. Euh... Mm -hmm. Alors, et moi, dans mes notes, j'ai euh, donc. Euh, voilà. C'est la ouais, communauté d'agriculation du Pays Basque euh, de Scali et de Navarre. Il voilà. y a un chœur mixte qui vient de. Oh putain, alors là, je vais, je vais encore écorcher les noms pour <rire> les Donc de Navarre. Euh, euh, Navarre ça va. Un chœur mixte de Fontarabie. Mmh. Voilà. Et euh, qui sont joints aux chorales euh, de, de Cambo et d'Anglette. D'accord. Voilà, jusqu'à là tout va bien. <rire> euh, et après, pour euh, certains concerts, il y avait aussi un chœur d'enfants également qui était spécialement créé à Andaï, Bayonne et Fontarabie. Voilà. Mmh. Et euh, les musiciens, là par contre, je n'ai pas trouvé d'infos particulières, savoir si c'était aussi les amateurs, euh, parce que dans les infos que j'ai trouvées, ils disent qu'ils sont tous amateurs. Ouais, euh, ouais, mais Bon, ouais, bon il, je sais il, que dans les musiciens, il y a, de, de, y a des pointures, il y a des pros. Il, euh, il me semble que euh, c'est l'orchestre d'Anday, euh, principalement. Euh, je ne bon, sais pas à quel point ils peuvent être vraiment. Ouais, euh, euh, vraiment oui, c'est l'orchestre d'Anday, oui, c'est ça, exact. Voilà. Je ne sais pas à quel point ils peuvent être vraiment professionnels. Euh, genre, tu m'aurais dit, saint Sébastien, ça, pourquoi pas, Anday, je ne suis pas sûr que ce soit quand même une ville assez euh, grande pour. Euh, Pouvoir rémunérer 50 musiciens professionnellement. Non, je pense pas. Je ouais. pense que c'est des machines, mmh. mais être amateur. Ouais. Voilà. Après, il y a, y a une soliste dans, le, dans, la, dans la chorale qui s'appelle Laetitia Vergara. Euh, voilà. Et euh, c'est un spectacle qui dure une heure et demie. Et pendant cette heure et demie, vous êtes. Euh, Invité à voyager euh, dans l'histoire du Pays Basque euh, depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Mmh. C'est que de la musique Alors, c'est de la ou, musique. Ou et il y a une chant. narration quelque part euh... Non, il n'y a aucune narration. La narration, si tu veux, elle est faite par la chorale qui okay. chante des textes euh, et elle est faite par euh, les photos qui sont euh, projetées sur l'écran géant euh, okay. euh, au-dessus des choristes. Et, euh, et après, l'ambiance, tout ça est faite par les lumières. Et euh, c'est un travail phénoménal. Euh, pour nous, la technique, il y a eu quasiment 24 heures de, de travail ah oui. pour une heure et demie de spectacle et pendant le spectacle euh, mes collègues qui sont au son, à la lumière et euh, à la vidéo ont euh, ce qu'on appelle un pupitre à respecter c'est à dire qu'ils ont des, euh, euh, des séquences ils doivent envoyer à tel moment euh, sur tel timing tel, mm -hmm. euh, tel endroit du morceau le, la, la lumière d'une certaine façon, telle image euh, voilà dans le son mettre en avant plus euh, un instrument qui va être soliste ou, euh, ou dans la chorale ou quoi donc c'est euh, vraiment un gros gros travail mais ça vaut franchement le détour, c'était mmh. très très sympa en plus euh, le tarif j'étais étonnamment surpris euh, et très très accessible comment c'était je crois que c'était 8 euros ou 10 ah euros ouais. la place. Ouais, l'entrée. C'est euh, vraiment pas... Pour voir un pas... orchestre de 200 personnes... Voilà. C'était ah ouais. au théâtre, du Ah non, coup, mais pas Attends, euh, non, c'est gratuit, en fait. C'est même un spectacle <rire> gratuit, je dis. Ah quoi, bah, quoi, euh, aller, voilà. je crois, alors, du coup. Et, euh, ouais, Normalement, c'est un spectacle gratuit, voilà. Alors, ça doit dépendre des endroits où ils jouent. Parce que là hmm. où j'étais, moi, je me rappelle que c'était payant. Mais euh, avec un tarif ridicule, ouais, c'est 8 euros. Et, euh, ça doit dépendre des municipalités qui les imitent euh, okay. voilà. et qui jouent voilà. Mais... Bah, je veux dire, à 8 ou 10 balles, euh, bon, c'est. Euh, voilà. C'est très, très sympa. Et euh, en plus, ils sont. ils ils ont travaillé avec eux. Enfin, voilà, ils étaient en relation avec eux. Tous les. Euh, les on va dire les. Euh, musiciens, choristes, euh, même le chef sont, sont adorables. Euh, voilà. C'est vraiment un travail d'équipe, tous ensemble, la technique, les musiciens, mm -hmm. la chorale, le chef et tout. Et euh, c'était vraiment un pur bonheur de, de faire ce spectacle-là. Et, et voilà, et là je pense qu'il est temps que... Ouais, on va s'écouter un extrait donc, que tu as trouvé sur euh, sur YouTube. Oui, j'ai pas trouvé grand-chose. Avait... Ah, voilà C'est un extrait de 9 minutes, alors je l'ai coupé un peu parce que euh, ça a été pris avec deux micros. Mm. Avec seulement deux micros, la, la, la qualité est... Pas dégueulasse pour les micros, par contre euh, c'est une grande salle, donc il y a pas mal de, de réverbération, ré ré ré ré et euh, je pense qu'à la langue ça peut être un peu, un peu fatigant d'essayer de, de, de faire la... Le, de, de vraiment bien écouter. Donc, c'est pour ça que je l'ai coupé un peu. Euh, je l'ai un peu, ça dépasse les 5 minutes quand même. Normalement, c'est 9 minutes. Alors, si vous voulez écouter euh, l'entièreté le, de, de ça, vous tapez euh, Bidaya René Sougramourdi sur YouTube. Vous allez le trouver. Voilà, c'est une petite vidéo de 9 minutes. Euh, nous, en attendant, on va écouter une petite euh, une, une, une édition radio, on va dire. Ouais. Radio-édite euh, de Bidaya. Voilà, c'est parti. Mmh. Bidaya de René Sugaramourdi. Donc René Sugaramourdi, ce n'est pas le créateur seulement, c'est le compositeur. Euh, donc c'est son projet, c'est lui qui a initié le projet, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Euh, voilà une compo que je trouve, ma foi, euh, extrêmement cool. Ouais, alors si vous voulez plus d'infos, euh, vous pouvez aller consulter le, le compte Instagram qui, qui est fourni en photos, en extraits euh, et tout ça. Et il s'appelle Bidaya. Kushkisuna. Bien. Oh, j'ai bien appris. c'est pas mal du tout. Alors, I-K-U-S-K-I-Z-U-N-A. Voilà. Ça. Ça, ça veut dire spectacle bidère. D'accord. Donc voilà. Et, et euh, c'est là qu'ils publient régulièrement euh, pour annoncer les nouvelles dates de, de, de spectacles. Euh, parce que le dernier, c'était, je crois, Irune le, le, le 2 décembre. 3, euh, je crois qu'ils en ont fait que 5. Jusque-là, donc ça serait pas étonnant qu'ils en fassent d'autres après, après les fêtes de fin d'année, j'imagine. Voilà. Leur but, en fait, c'est de proposer ce spectacle à travers tout le Pays Basque, euh, autant français qu'espagnol, je précise. Et donc, du coup, ils, ils font euh, une navigue dans les villes qui peuvent les accueillir euh, entre la France et le Pays Basque, euh, et l'Espagne, je veux dire. Et euh, donc, ouais, ils ont l'air d'avoir un rythme à peu près euh, trimestriel de, de, de concerts, quoi. Voilà, à voir pour euh, la suite... Euh, okay. ok, très bien Donc j'imagine que ce train de se soir Il y aura toutes les infos euh, Instagram, j'imagine que euh, Instagram il est fourni apparemment Il est bien fourni ouais. Donc il doit y avoir un truc Facebook aussi j'imagine Pour avoir toutes les infos Et euh, voilà, je trouve alors, la musique euh, Vraiment très cool Un peu, euh, un peu musique de film D'ailleurs Comme si euh, enfin vous, ouais, Ça si m'a si fait me penser dirait. à Sicode, tu vois. Ah ouais, tiens ouais. Il y, avait, il y avait ce truc là un peu, c'est vrai que très, avec euh, c'est beaucoup de chœurs, quoi, il y a je crois qu'il y a 150, euh, 150 euh, choristes. C'est ça. Donc forcément c'est très basé, très basé sur les chœurs et c'est vrai que je ne m'attendais pas à un truc aussi cali. Euh, aussi ouais. Enfin après c'est euh, à aller voir vraiment parce que... Ouais. Euh... Si ouais. les techniciens sont acteurs aussi du spectacle comme tu le disais ça peut être intéressant hein. ouais ouais ouais et puis c'est vraiment euh, c'est un spectacle sur une lumière c'est vraiment ça quoi t'en prends plein les oreilles, plein les yeux euh. et ça se déroule où du coup dans des, euh, de euh... non, dans des salles de théâtre non c'est dans des salles des salles euh, okay, polyvalentes en Espagne c'est dans une salle une polyvalente gymnase, ouais, voilà un gymnase euh, euh, ça dépend des salles <rire> dispo euh, <rire> voilà il faut quand même okay. la place quoi ah, une salle vide et puis nous on arrive on la remplit Il faut quand une sacrée salle, quoi. Ouais. Rien que pour les musiciens qui sont 200. C'est ça. Il faut quand même un truc. Euh, très bien, Clément, on va passer à toi pour ta toute première recommandation de tous les temps sur euh, cette radio en tout cas. <rire> euh, de quoi est-ce que tu voulais nous parler en premier ça, on, va, on va parler de ta recommandation sans extrait. Alors, moi, je vais vous parler d'un livre. D'un livre qui s'appelle Connexion mm -hmm. de Kay Tempest. Alors, K-A-E, plus loin de Tempest. Il me semble que ça se prononce Ski. Ou okay. k Peut-être k d'ailleurs. Je ne sais pas. Bon, que genre ça K-A-E, Tempeste, comme, comme la tempête. Donc, voilà, c'est un livre euh, que Panchoa, euh, qui est venu ici, euh, m'a prêté. De Ship and Beer, donc. Bah, de Ship uh, ouais. Et euh, qui est sorti, euh, je pense, juste après le confinement, en fait, parce que l'auteur euh, enfin, euh, l'a proposé pendant ouais. cette période-là. Avril 2021, moi, j'ai trouvé ça. Ouais, ok. Me semble. Mais c'est possible, c'est possible. Alors, je n'ai pas fait des recherches très détaillées sur, sur ce que je vais raconter, sur mmh. le livre en lui-même, mais c'est un livre qui m'a plu. Et, euh, et pour pas mal de sujets différents, alors moi, vu que je suis musicien et, et euh, que je sais de, de composer, que je suis amené à faire de la scène à, et en fait, voilà, euh, comment dire, à être à la rencontre du public, mmh. d'avoir aussi ce stress, de peur et tout, en fait, elle parle vachement de ça. Et je le voyais, enfin, quand j'ai lu le livre, je l'ai lu d'abord sous un prisme de, de, de musicien, en fait, ouais. et d'essayer de trouver des outils, des techniques qui me permettaient de, euh, voilà, de se connecter aux gens, d'avoir ce, ce rapport avec les gens. Ça fait longtemps que je me dis que la musique, c'est un prétexte, en fait, pour mm -hmm. rencontrer l'humain. Euh, des fois, on sort de concert, t'as une mamie de 70 ans qui te saute dans les bras et ça te renverse le cœur. C'est. La musique qu'on propose, au final, presque, on y accorde peu d'importance. C'est tous les à côté qu'il y a, comme le groupe, comme le local, le collectif qu'on a, on pourra en parler aussi. Mmh. Et, euh, et elle parle de ça, en fait. Enfin, l'auteur parle de ça. Je, je reprends à chaque fois, je suis désolé, je suis pas très à l'aise avec ça, euh, entre elle, il, parce que c'est une personne qui a, qui a changé de sexe en fait. Euh, donc et, qui est non binaire. Qui est non binaire. On va taper sur du yel. Voilà, ok. Pour, pour J'ai découvert aussi qu'en en, en cherchant tout à l'heure euh, les, les pronoms adéquats, euh, qu'il y avait, euh, un, un, on disait elle ou ahuel, ah, well, enfin, au Moyen-Âge en français. Pour justement qu'il y avait un truc non binaire déjà au Moyen-Âge. Euh, et qu'en fait, pour, pour le, pour le YEL, et qu'en fait, il y en a une chiée. Et que du coup, il y a bien une, une vingtaine de, de pronoms YEL différents. D'accord. Et donc, on, on peut choisir ce, celui qu'on veut. Euh, quitte, mais du coup, enfin, c'est pas un roman. C'est pas un roman, c'est un essai. C'est un essai, donc c'est... Euh... C'est un essai, c'est euh, un essai plutôt poétique. Alors donc, euh, euh, Kay ou Key Tempest, euh, en fait, c'est euh, une chanteuse qui fait du spoken word. Spoken word. Ouais, donc l'équivalent euh, du, en français, du euh, Du slam, slam quoi, un peu, ouais. C'est ouais, ouais. ça, ça. d'accord. Euh, qui à l'époque faisait aussi des espèces de performances, euh, je sais pas, aller dans la rue, prendre, euh, prendre la parole et, et citer, déclamer des poèmes en fait, hein, déclamer des poèmes ou parler. Euh, alors je sais pas s'il y avait de l'impro, mais mm -hmm. en tout cas il y avait cette, cette, cette idée de performance qui a travaillé avec pas mal de musiciens. Alors j'ai regardé vite fait, je crois qu'elle a sorti sept albums, enfin, Yelle. <rire> On euh, un roman, il euh, y a de la participation dans, dans des pièces de théâtre aussi, mm -hmm. et euh, voilà. Je, je crois, crois... qu'elle qu est anglaise, non, c'est ça euh, Ouais, je crois britannique, ouais. Me semble. Et euh... Et ce que j'ai trouvé intéressant alors dans, dans, dans ce livre-là, c'est que partie du prisme de, du musicien, euh, j'ai trouvé enfin, des, des choses utiles tu vois, sur la, la créativité, sur justement cet échange qu'on a, sur le fait de ne pas forcément forcer voilà, je, le, le dialogue. Euh, Euh, quand on est sur scène d'être de, de, mm -hmm. plus une sorte de, je sais pas, de, de, de recevoir l'information et puis s'adapter un peu à, au retour qu'on a des gens en direct et, en fait, qui est lié au, complètement au spectacle vivant quoi. Ouais. et euh, donc de, de ce point de vue là en fait, je suis parti plus dans cette espèce d'éducation populaire sur, euh, sur des mouvements euh, qui sont actuels quoi. Donc mm -hmm. euh, les mouvements LGBT euh, Et, euh, et c'est rigolo parce que l'année 2023, en fait, j'ai eu comme ça des espèces de, de phases un peu euh, où, euh, où j'étais à la rencontre de, de ce mouvement-là. Mm -hmm. À Bayonne, par exemple, il y a eu le festival L'Overdose. Ouais, c'était euh, mars-avril par là, ça Je crois mai. Mai Ouais, ah, peut-être peut euh, peut un peu plus tôt, mais il me semble que c'était mai. On, ouais. euh, et euh, c'est là que j'ai découvert tu vois, le, le terme. Euh, Six genres, hommes six genres, tu okay. vois, c'est un terme que je connaissais pas. Mais on en a parlé et la dernière euh... fois avec euh, ouais. avec Sable. Ouais ouais. Okay. Ça va mieux Sable sur ça Non. <rire> <rire> Mais en fait tu vois, il y avait des, des ateliers de parole et il euh, y avait marqué dans ces ateliers-là interdit aux hommes six genres. Donc je, je mm -hmm. me suis posé la question qu'est-ce que c'est et donc j'ai compris que c'était une personne. Alors je crois que j'ai noté la définition. Mais c'est marrant, c'était exactement la même chose l'autre fois. Ah ouais, ouais. ouais c'est pareil sur l'atelier. Si genre interdit à ça, on était parti là-dessus. Euh. Mm -hmm. En vrai, sur le principe, c'est pas très compliqué. C'est juste qu'il y a beaucoup de trucs différents d'un coup. En vrai, je pense que, que d'ailleurs de des résumés en tableau, euh, tout comme ça, en vrai, c'est pas très compliqué comme, euh, comme concept quoi. Non, c'est pas compliqué. Bah, du coup, il faut, il faut catégorie. C'est une catégorie qui comprend les personnes dont le genre déclaré correspond à leur sexe à la naissance. C'est ça. Euh, déclaré. Et enfin bref, donc euh, je suis allé regarder ça, j'en ai parlé à, à une pote notamment qui me disait ah, « Putain, il était temps que, que tu t'y intéresses quoi ». Euh, mm -hmm. Et bon, première information. Deuxième, euh, c'était à la fête de la musique, on devait jouer, ça a été annulé, donc je me suis retrouvé à Lepaichka, un bar associatif à Bayonne, où il y avait un concert de punk et, euh, et j'étais au fond de la salle un peu, un peu bloqué avec pas mal de mecs et je voyais qu'il y avait de la place tu vois, devant donc, euh, donc je me suis approché à un moment donné et je me suis fait engueuler par une nana en espagnol et je parle pas l'espagnol tu vois. donc je comprends rien du tout mm -hmm. puis euh, bon je, je bataille pas, je continue à écouter le concert et euh, je, je, je, je sens qu'elle insiste donc je, je, lui montre, tu vois, je, je me montre du doigt, et je, je montre la porte et je lui dis mais tu, tu veux que je sorte et elle, elle me dit oui Et, euh, et je, je lui demande pourquoi Donc elle me parle euh, mais très très vite et puis j'entends Transféminista Et je, je regarde devant Et c'est vrai qu'en fait il y avait que des nanas devant mmh. et, euh, et un mec aussi d'ailleurs Enfin en tout cas Quelqu'un qui avait de la barbe donc euh, J'imagine que c'était un garçon Euh, et donc bon elle m'a dit, c'est bon, tu peux te mettre derrière moi, et, et j'ai assisté au concert comme ça. Et en fait, ça n'a pas été communiqué, tu vois, ce, cette information, en amont du concert, ou peut-être en basque, mais je ne parle pas non plus le basque. Donc, euh, mm -hmm. Et ça m'a surpris un peu cette, cette, cette espèce d'agressivité, enfin, euh, euh, en tout cas cette réaction qu'elle a pu avoir, ou qu'on peut avoir, en fait, avec des personnes quand... Ben, nous en fait, hommes cisgenres, on n'est pas forcément euh, euh, mêlés dans, euh, voilà, dans ce milieu dans cette réalité Ouais, où tu t'es pas à la page quoi t'es pas forcément au courant ouais, de ces trucs là bah... et toi tu t'arrives en mode non Mais... euh... ah, ouais, euh, sans quoi et puis ce qu'elles qu te répondront elles auront à mon avis certainement raison, c'est que euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a que elles qui doivent s'intéresser à ces problèmes là euh, pourquoi est-ce que si ça ne nous touche pas nous On ne devrait pas quand même s'y intéresser. Euh, dans le sens où euh, les, les personnes racisées, les noirs, les arabes, ce que vous voulez, ont des problèmes, c'est pas parce que ça ne nous touche pas qu'on ne devrait pas s'y intéresser. Parce que finalement, euh, si on veut faire société qu'on veut vivre avec, avec tout le monde, euh, leurs problèmes sont aussi nos problèmes. Et, et donc. Euh, c'est ce qu'on de... fait là, maintenant. C'est exactement oui voilà. ouais, mais on s'y intéresse, tu vois. Je comprends qu'au bout de 50 ans de lutte. Euh, ça t'énerve un peu qu'en face, les personnes de, à qui tu dis depuis 50 ans, euh, si ça, ça ça au bout de 50 ans, c'est mmh. toujours même pas entrer dans la tête. Enfin, c'est pas que ça n'est pas entré dans la tête, c'est que la personne en face, c'est même pas poser la question d'eux. Et je comprends que ça puisse s'agacer au bout d'un moment. il y a ça mais après on peut pas être au courant de tout il y a tellement de sujets euh, tellement de luttes entre guillemets ou quoi. et là en fait juste pour son exemple il est arrivé dans le bar pareil, il était pas au courant du tout il arrive à voilà, un concert il était pas du tout au courant de, de toute la thématique qui est autour du truc il arrive innocent en mode ah bah il y a un concert c'est cool j'y vais et euh, Bon, je peux comprendre, enfin, enfin, moi je mettrais à sa place de euh, T'as l'ananas qui réagit comme ça tu dis, Mais pourquoi en plus dans une autre langue Tu la comprends pas bien Et après bon, si elle t'explique tu fais ah mais ok pardon je savais pas et Voilà tu vois mais Des fois il a pas forcément besoin d'être agressif Juste dire eh non en fait c'est un truc euh, comme ça et, et, là, tu, et tu connaissais pas le cadre Et là une fois qu'on te l'explique tu peux dire Ah ok pardon je savais pas Des fois c'est juste ça alors ouais, J'entends qu'il y en a d'autres en bas ils sont là ouais ben, Je connaissais le cadre mais j'en ai rien à foutre dans l'histoire euh, Euh, ouais, ouais, ouais. après je, je me permets de reprendre la parole en fait je, ce que je voulais dire c'était pas forcément de rentrer dans un débat euh, lié à ça mais c'était que en fait, ce livre que j'ai lu, euh, j'ai trouvé ça doux et constructif d'avoir euh, euh, cette éducation euh, mm -hmm. proposée et, euh, et l'auteur en parle avec euh, vachement de sincérité et, euh, et en fait c'est cool c'est vraiment un livre que je recommande et, euh, et voilà Connexion du coup, euh, c'est en français Euh, le livre a été traduit en français. C'était en français, très ouais. bien. Euh, de Key Tempest, euh, K-K-A-E, euh, K -K -E, euh, Tempest, euh, comme ça se prononce plus ou moins. Euh, sorti en 2021. Il euh, y a un truc que je me suis toujours de, demandé à, à ton propos. Allez. Euh, euh, avec Ship Beer, c'est que, euh, de ce que j'ai compris, tu n'étais pas... Enfin, ils ont créé Ship Beer, tu es entré dans Ship Beer. Euh, et tu t'es mis à composer de la musique celtique mais que c'était pas forcément ton truc à la base et ça m'a étonné parce que euh, quand j'écoute le truc de Elmire je trouve qu'il y a une espèce d'aisance dans ce style là que tu as et que je trouve toujours étonnant dans les rythmiques dans les changements de d'accord dans les mélodies qui, se... qui très vite bah, ça fait ça, ça immédiatement en celtique et, et aujourd'hui j'ai l'impression que tu es vachement à l'aise et je, voulais, je me je me demandais comment tu en étais arrivé là Sachant qu'il me semble pas que as d'autres groupes à côté ai, Alors j'en ai un, un groupe de bluegrass qui est en train de se monter okay. Et là pour le coup je fais que de la guitare C'est assez technique, ça va très vite C'est des musiques un peu comme Doc Watson euh, Billy Strings Ce genre de musique mais euh, Et, et, ouais. et en, en fait le truc c'est que euh, Tu utilisais tout à l'heure en fait que Pour toi c'était presque seulement une excuse la musique pour la rencontrer des gens Et, ouais, et je ouais. me suis demandé si du coup c'était pas une réponse à, à ma question, que tu sois aussi à l'aise Dans ce style là qu'on t'a pas imposé Ou qu'on t'a proposé je veux dire Alors bah déjà c'est gentil tu vois, que, euh, que tu me dis ça euh, c'est assez subjectif aussi comme avis parce que moi je me trouve encore euh, un peu à côté euh, des fois de la thématique euh, ouais, celtique okay. euh, ça s'est fait euh, un peu maladroitement et puis naturellement en fait c'est Chabi le batteur qui, que je connaissais, je savais même mmh. pas qu'il faisait de la batterie mais, mais il m'avait proposé de, de jouer avec eux, avec Elian lui et à l'époque Margot qui était à la basse Et, euh, et je suis arrivé là-bas et, et Elian que voilà, je, je venais de rencontrer il me disait ah t'es c'est toi le chanteur et je regardais Xavi en mode bon <rire> et ça <rire> s'est fait comme ça je me suis mis à chanter comme ça euh, très vite de, de faire des reprises alors ça nous a permis de nous rencontrer euh, déjà avec le groupe mais il euh, y avait quelque chose qui était enfin euh, il y avait quelque part une espèce d'ennui qui se créait en moi mm -hmm. et euh, en fait j'ai besoin qu'on retravaille des fois les enfin reprises qu'on qu se plonge là-dedans et du coup j'ai proposé une composition au début c'était pas du tout l'idée finalement voilà, j'ai pris mon courage de demain je l'aurais proposé j'étais tout rouge du début à la fin ça mmh. leur a plu et il y a eu ce, ce morceau qui s'appelle ship and beer qui est disponible sur l'album d'ailleurs et euh, sur Cramp mais pas encore ouais. sur Spotify euh, non pas encore ça viendra <rire> ou ce que tu veux un jour ça viendra mais euh, et avec le temps avec le temps c'est vrai que je, je suis plus à l'aise forcément à écrire en français et, euh, et euh, j'ai proposé aussi un morceau en français ça a été accepté et, J'ai envie d'aller dans ce sens. Je pense par contre que pour le, pour le coup, le groupe euh, est, est indispensable pour euh, recadrer euh, la thématique pour mmh. euh, euh, le public aussi, hein, parce que quand on se rend compte des fois des choses qui marchent ou pas, on se demande est-ce qu'on insiste, est-ce qu'on n'insiste pas euh, t'as des morceaux, des fois, que tu batailles, tu batailles, tu les écris, tu, tu les proposes, on te dit, ouais, on c'est trop mélancolique, c'est pas dans le truc, et 15 minutes après, tu as un autre son, tu le c'est bon, il est fini, tu l'as pondu, et des fois, c'est assez aléatoire, quoi. Mais ça c'est par le biais de fait de, de, de l'échange qu'il y a quelque chose qui se crée, et le fait que chacun se l'approprie, notamment euh, une des personnes qui, qui, qui, qui aide énormément à ça, c'est le violoniste, c'est Iban, lui, il a... c'est ancré en lui, en fait, cette musique-là, et et euh, il permet en fait de recadrer euh, la chose quoi même si des fois j'ai envie de partir dans des, dans des univers différents ouais. euh, on essaie quand même de garder cette thématique mais avec beaucoup de liberté donc euh, ça m'aide aussi et puis en fait j'écris des, des morceaux euh, je ne me contente pas un style, et si je me dis Ah, ça peut représenter, voilà, ça peut, ça peut être dans Chip and Beer, je leur propose, puis on prend le temps de, de checker si ça plaît du haut, et si ça plaît pas, c'est pas grave, tu vois, c'est un exercice. Quoi. Voilà. On va recadrer un petit peu, euh, enfin, juste faire un petit résumé donc, de Connection Connexion par Kate Tempest, sorti en 2021. Euh, donc, c'est, pour résumer, un, un espèce euh, une espèce d'essai d'une personne qui est artiste, qui se présente devant des gens, et ce sont ses réflexions au moment du Covid, dans, au moment où elle ne pouvait plus faire ça, c'est ça l'idée. Oui, ouais. ouais, carrément, après, l'auteur parle de, de, parle de plein de sujets différents, d'accepter le moment présent, d'un passé trouble aussi, elle explique aussi son changement de, de sexe, et tout ça c'est assez intéressant pour la composition aussi, de, de, de comprendre un peu euh, co comment, pas, comment faire réagir les gens en, en sur scène. Euh, elle parle de tout ça en fait, c'est euh, assez intéressant. Ouais. Voilà. Ok, on va passer à un autre sujet. C'est moi du coup qui, qui vais ouais. vous proposer une autre chanson. On va écouter, c'est une autre chaîne YouTube, mais cette fois de, de musique. Euh, la chaîne YouTube, c'est le nom du, du mec qui le fait, j'imagine, à moins qu'il qu ait pris un pseudo. Euh, s'appelle André Antunes. Je crois qu'il est argentin, mais pareil, pas du tout. Et donc lui, son petit délire, euh, c'est de mettre de la musique sur des trucs qui n'ont pas forcément de musique. Euh, à savoir surtout sur des carènes. Vous voyez, est-ce que c'est des carrennes euh, Les non. carènes c'est un terme euh, américain, je crois que les anglais utilisent aussi. De, vous savez, c'est euh, <rire> ces femmes entre 40 et 50 ans qui ont des euh, coupes un peu... Euh, Euh, comment on dit, euh, un peu au bol, quoi, euh, qui sont mères de famille, euh, qui ne travaillent pas et qui ont tendance à appeler la, la police pour un oui ou pour un non, ou à demander le, à voir le, à avoir me, le manager. Je me demande s'il n'y a pas une, une ah. parodie dans Spark Park. De... Ah, c'est tout à fait possible, ouais. Ouais. Avec euh, ça, la frange comme ça. Là. Ouais, c'est possible. C'est ça, oui. <rire> Et du coup, son grand délire, c'est parce que du coup, les Karen, tout le monde se fout de leur gueule sur Internet, tout le monde les filme, et son grand délire, comme elle s'énerve à moindre truc, parce que c'est les, les, les reines et que personne ne leur dit non, euh, elle s'énerve et du coup, lui, il fout du, du métal derrière. D'accord. Ça, c'est son grand délire. Alors, il fait ça euh, avec ça, euh, surtout avec des Karen, mais il fait, il fait d'autres trucs. Euh, notamment, c'est, je pense, un gros fan de Muse, parce qu'il a fait deux vidéos, trois maintenant, je crois, euh, et si telle chanson avait été écrite par Muse, Il euh, y a donc la dernière des Beatles, euh, Now and Then, ouais, ça ça. Euh, qui a fait que je trouve que ce n'est pas la meilleure. Il y a euh, While My Guitar Gently, Gently Whips, des Beatles toujours. Et il y a euh, Master of Puppets de Metallica, dans le style de Muse. Euh, et pour le coup, ce n'est euh, pas vraiment une création dans l'idée de Muse, c'est vraiment il a pris des parties. Il les a fait comme telle partie de Muse. Il euh, y aura le tapping de telle chanson de Muse, il y aura euh, le chant exactement de la même façon, mais adapté à telle chanson. Et du coup, ça nous donne un truc vraiment hyper cool. Et moi, bon, il y a une chanson que je voulais vous faire écouter, je crois qu'il a sorti il y a deux mois. Euh, alors, euh, il a mis de, de, de la musique du gros rock sur euh, sur, de la, comment sur des chanteuses bulgares. Est-ce que vous connaissez les chanteuses bulgares euh, Où elles sont, où il y a une petite dizaine, peut-être peut une quinzaine, où elles chantent, alors je crois qu'on appelle ça du chant dissonant. Il y a des polyphonies partout. On appelle ça dissonant parce que ça ne suit pas les gammes occidentales, mais ça défonce. C'est incroyable. Et il a décidé sur une chanson assez connue, je la connaissais déjà d'avance, je ne sais pas trop d'où, mais je la connaissais, de mettre du gros rock. Et donc je voudrais vous faire écouter ça. Et pareil, on va en parler après. Donc il a juste appelé Bulgarian Folk Ghost Metal pour commencer plus du rock. Voilà, c'est parti. Donc euh, Bulgarian Folk Goes Metal, c'est donc une, une vidéo de André Antunes, euh, je le prends comme ça parce que je crois que l'argentin paraît pas du tout, le mec est suédois. Euh, et donc voilà, ouais, donc j'ai trouvé cette chanson, bon déjà euh, juste le, le gros riff avec euh, l'échange, le, le, le, je trouve ça trop cool, mais surtout parce que euh... <rire> c'est compliqué quoi, et pourtant lui il a, structurellement il a réinventé c'est la, la chanson de basse qui est comme ça ouais, ouais. Euh, qui, qui a, où il y a tous ces changements où il y a toutes ces structures euh, je crois qu'il y a du 5-4 qui passe en 7-4 euh, et après ça revient en 4 enfin, c'est n'importe quoi et, euh, et du coup je vous invite vraiment à l'écouter euh, des chants bulgares parce que c'est vraiment trop cool euh, et je trouvais que c'était un exercice euh, bah, réussi ah mais c'est énorme qu'il a très fait réussi, euh, franchement euh, c'est très... trop bien très quoi ah oui <rire> Euh, C'est très cool Je vous invite à l'écouter aussi, aussi les autres euh, Du coup je vous parlais de Muse tout à l'heure parce qu'il a aussi fait une chanson euh, Quand ChatGPT est sorti Il a demandé à ChatGPT d'écrire les paroles euh, Sur l'intelligence artificielle qui prend le contrôle du monde Et lui après il a fait une chanson bon, C'était complètement du Muse quoi et euh, je voyais des commentaires à dire euh, c'est mieux que ce que fait Muse en ce moment <rire> pas forcément complètement d'accord mais euh, c'est pas complètement faux non plus euh, voilà André Antounès, euh, je vous invite beaucoup euh, à, à l'écouter la version de, de Metallica toi, toi qui aime bien Metallica, cette chanson Seb euh, vraiment je t'invite à, à mais à euh, je pense que j'ai dû le voir parce que je le suis sur Insta aussi Ah ouais. et euh, donc je connaissais le, quand, quand t'as dit euh, quand tu nous avais annoncé le nom je me suis dit ça me dit quelque chose et quand tu as dit le truc du bulgare je me suis dit mais oui euh, je, je l'ai vu euh. et euh, je me suis rappelé là pendant qu'on écoutait que je le suis sur Insta mm. et je les ai vus et effectivement euh, c'est fou le boulot qu'il fait quoi parce oui, que c est, c est, c est, on ne se rend pas compte à quel point c'est cool parce que euh, la chanson de base alors déjà je suis hyper étonné qu'un truc folk soit aussi chiadé euh, où il y a vraiment des structures ben de, c'est du on dirait du, du métal progressif quoi mm. on dirait du, tu parlais de Dream Theater euh, ouais c'est un peu ça alors que c'est juste de la folk euh, déjà un truc donc vulgaire mais en plus il faut que ça colle et Bon, là, c'est déjà sur, sur la musique, mais quand il le fait sur des carènes qui sont juste en train d'engueuler quelqu'un, genre le manager euh, du, euh, du McDo où elle sent, c'est magnifique. Alors, Ensuite, oui, tout, oui. Il faut choper une rythmique sur le cri des, des meufs qui chantent génial il y a un autre génie euh, j'ai oublié son nom là, pareil je le suis sur insta euh, qui chope euh, euh, des, des vidéos sur youtube ou quoi qui traîne tu vois, genre un chat qui miaule ou un truc comme ça ouais. et de là il part alors il va pitcher le, le son euh, alors, mm -hmm. pitcher ou ralentir enfin, voilà, c'est ça c'est la même chose et, et de là il va rajouter des instruments alors il a son petit euh, clavier tu sais la caille euh, ouais. des, des fois il avait sa trompette sa guitare sa basse et, et il arrive à t'en faire un morceau Euh, pareil, ah. vous avez peut-être tous vu à un moment donné, c'est même devenu un même ce... Dieudonné euh, euh, Non, c'est... Euh, non, non, non, c'est... Euh, je sais pas, c'est... Euh, sûrement un, un Africain du Nord qui joue de, de la Terbuka ouais. euh, qui est aveugle, je crois, mm -hmm. sur un banc il joue comme ça, il chante ou quoi, et il a repris ça et t'as l'impression qu'en en fait il fait un duo en direct avec lui alors que c'est... Euh, non, okay. c'est différé quoi et il fait... Et, Ce que je trouve super intéressant sur son Insta, en fait, il te montre la progression. Euh, ah, trop bien. Genre il trouve, il trouve le truc, il est là, il est en train de kiffer. Genre, le, moi, je me rappelle celui du chat, euh, qui t'as l'impression qu'il fait euh, Hello, I'm alone, okay. le chat. Alors qu'il fait que miauler. Hein. Ouais, ouais. Et il pitch ça, donc il te le montre, il pitch, et après, hop, euh, il fait tourner, il rajoute euh, un bout de euh, quelques accords au clavier, euh, des maracas, uh -huh. euh, une ligne de basse, et il t'en fait euh, et un coup de trompette, et il t'en fait un truc, mais fabuleux, quoi. T'es là, mais. Mais il y a un, c'est des monstres. Euh, ben, comment tout naît là, Ouais ouais. Alors, vraiment, je vous invite... Euh, alors, il a, du coup, il ne fait pas des vidéos souvent, parce qu'il me semble qu'il est tout seul et que c'est le secrétaire. Parce qu'en plus, il ouais. filme. se c'est filmé simplement, c'est sur un fond vert, euh, comme ça, et c'est parti. Euh, mais il y a quand même un petit plan un peu cool, et c'est quand même juste pour ça du, du gros taf. Et ouais musicalement, le mec, il le mec tabasse. Euh, ça me fait penser à ce que tu disais à Frick, de, donc Frick, de, avec la reprise de Big Air. J'ai jamais vu ça mmh. Raleigh c'est un mec, alors ça, ça c'est aux états unis avant, je crois, mais euh, où il prend du coup des gens qui parlent et il, il chope les extraits, il les pitche un peu pour en faire des mélodies après il fout la musique derrière. sauf que généralement, c'est des conneries, quoi. Et il y avait donc la chanson de Bigard <rire> que je trouve fantastique a deux versions où Bigard, il s'énerve dans un micro sur je sais plus quelle radio, il s'énerve vraiment, il sort des énormités. Et le mec a pris ça, on en fait une version Synthwave. D'accord. Et avec Bigard qui s'énerve, et juste, tu sais, il chope les phrases, il les remet en boucle pour que ça fasse une rythmique et tout, c'est absolument maléfique. Euh, Rélectrique, je vous invite à aller l'écouter. Il euh, y a deux versions de Bigar, la version synthwave, je l'aime beaucoup. D'accord. Euh, voilà, donc ça, c'était euh, André Antunes. Ah, André Antune en Antunes. En en euh, avec la, le, la vidéo s'appelle Bulgarian Folk uh, Goes Metal. Je vous invite vraiment, il euh, y a un peu de tout, quoi. Vous allez trouver votre bonheur euh, dans tout ce merdier. C'est est suédois, c'est ça Il est certainement suédois <rire> quand on parle. Steph, du coup, ça va être euh, ton, euh, ta, ta deuxième recommandation. De quoi voulais-tu nous parler aujourd'hui Eh bien, vous savez que j'aime bien les programmes courts, euh, parce oui. que j'en ai parlé régulièrement ces derniers temps. Et là, on reste encore sur Arte. Très bien, tu as raison. Euh, autre programme court euh, que j'apprécie euh, particulièrement, qui s'appelle Fragment. Et le concept est tout con. C'est euh, un studio itinérant euh, où des hommes et des femmes, euh, peu importe leur âge, euh, se relaient et vont dévoiler euh, une fraction de leur, de leur vie, de leur intimité, mmh. une tranche de vie. Quoi. Ouais. Et, euh, et ils vont parler, euh, partager une expérience euh, marquante de leur vie, un événement qui les a chamboulés ou un moment qui peut sembler anodin, mais qui a participé à la définition de leur existence. Mmh. Et je trouve ça. Euh, j'ai trouvé ça su super intéressant ouais. alors moi pareil je suis très insta donc je suis le compte d'arté donc je vois les vidéos euh, de fragments qui passent et je les regarde je trouve ça. super intéressant parce que euh, déjà ça permet de t'ouvrir l'esprit euh, par rapport à plein de problématiques quoi mm -hmm. euh, pas juste te concentrer sur tes petits problèmes à toi te dire ah j'ai eu ça j'ai eu ça Tu te rends compte qu'il y a d'autres gens qui ont vécu d'autres trucs qui sont des fois plus graves que toi ou moins graves mais et de voir comment ils l'ont vécu je trouve super intéressant aussi, euh, et là j'ai pensé à la, au, au je, à la jeunesse, euh, peut-être des les relents de mon boulot de surveillant, mm -hmm. où j'ai eu vachement de lycéens qui se demandaient, putain mais je peux faire quoi demain dans la vie Qu'est-ce qu'il y a comme métier ou quoi Et qui n'arrivaient qui pas forcément à trouver des ressources, parce que là justement dans, dans ces tranches de vie, dans de ces vidéos courtes de fragments, euh, beaucoup parlent aussi de leur métier, euh, de qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, et une anecdote dans leur métier. Mmh. Je, je pense par exemple à la dernière vidéo que j'ai vue là, cette semaine d'un médecin qui a débuté comme cardiologue, et euh, qui nous raconte que sa première euh, expérience marquante en tant que cardiologue, et qui l'a fait changer de, de branche dans la, dans la médecine. Et, euh, et je trouve ça super intéressant pour essayer de te rendre compte un peu, euh, parce que peut-être que tu te dis, ouais je vais faire, je, je dis une connerie, mais euh, demain je vais faire euh, boulanger, mmh. mais t'es pas forcément conscient de, de tout ce que ça implique d'être boulanger. Et, euh, et là, pareil, dans Fragment, as un boulanger qui s'est posé et qui t'a raconté euh, une anecdote qui à laquelle tu aurais jamais pensé quoi. Enfin, voilà. mm. Donc, euh, et puis du coup, tu as des gens de tout âge, de tout horizon, de tout métier tout ça, c'est super, euh, super et c'est des vidéos qui font entre 5 et 7 minutes max. Ouais. Okay. c'est des portraits audio. Voilà, c'est ouais. ça ouais. Et pas audio, audio vidéo. C'est vidéo Parce que vraiment, vidéo aussi ouais, vraiment ils posent euh, dans des lieux euh, voilà, ils posent euh, un fauteuil avec euh, une caméra, un micro et, euh, et euh, la thématique annoncée, enfin voilà, tu, euh, et tu et ils, exposent, enfin, ils parlent d'un truc ouais. euh, voilà. je me souviens tout de même dessus il y a quelques années donc, sans savoir du tout ce que c'était et j'étais fasciné par la capacité d'Arte enfin en tout cas de, de, des réalisateurs et réalisatrices de, de ce truc euh, de nous faire plonger en quelques secondes dans l'univers euh, de, de cette personne et qu'en fait en 5 minutes euh, euh, tu peux être complètement dévasté mm. par ce qui est arrivé c'était incroyable euh, et en même temps c'était pas du tout un truc euh, euh, ça restait très pudique Euh, c'était pas juste du grand spectacle, euh, c'était pas juste du gore pour du gore. Il ouais. y avait vraiment quelque chose, les gens racontaient vraiment quelque chose qui leur arrivait, euh, c'était hyper intense, et c'était pas du tout un truc malsain, ouais. pour, pour autant. Ouais, ouais. C'était pas, pas, euh, pas Nouna qui, euh, qui, nous, qui, nous, qui nous raconte quelque chose de dégueulasse pour, euh, pour qu'on clique dessus. C'était juste des expériences de gens qui ont vécu des choses incroyables, euh, et, et je, trouvais, je trouvais que vraiment la réalisation euh, d'Arte, donc de... Le, le nom que j'ai trouvé, c'est Aurélie Fez, euh, qui me semble a, a plus ou moins tout réalisé. Euh, j'ai trouvé que c'était vraiment, euh, euh, vraiment très, très bien foutu dans ce sens-là où, vraiment, on, on peut lui raconter une horreur sans que ce soit malsain et comprendre parfaitement, se mettre parfaitement à la place de cette personne. Et, et tout ça en 5 minutes, quoi. Et c'est exactement la dernière vidéo, en fait, donc ce médecin. Qui est euh, service de cardiologie à l'hôpital, il arrive et son chef de service lui fait Je vous laisse tel patient. Donc lui, tout content, il dit Putain, le chef il m'a passé une responsabilité. Il rentre dans la chambre de cette patiente, il y avait plein de monde autour d'elle et tout ça, donc il était un peu gêné. Et il va pour l'ausculter et tout. Donc il dit Je prends mon, euh, mon stéoscope et tout, euh, je lui écoute. Euh, il explique qu'il y a quatre zones du cœur autour du corps qu'il écoute, Il fait la première, nickel. La deuxième, nickel. Il la, la troisième, plus rien. Il fait Qu'est-ce qui se passe Il revient à la deuxième, plus rien. Il revient à la première, plus rien. Et en fait, la, la dame qui était euh, là, était euh, tout simplement euh, en train de mourir euh, euh, euh, pendant qu'il l'osculptait. Ouais. Et, et il disait qu'il s'est retrouvé comme un con, il voyait les gens ou quoi, et puis les gens qui, qui comprenaient, et il dit « je savais pas quoi dire, et j'ai juste dit... » Et il monte comme ça, parce que tu as la vidéo, il, il monte, il secoue la tête pour dire « c'est terminé ». quoi. Et là, il sort de là, et, et, et, et il s'effondre, quoi. il explique « je sors, je m'assois, je m'effondre, et il y a son chef de service qui arrive, il fait... Euh, » Ben, euh, qui lui dit, mais d'un ton sonnel, enfin, qui dit bienvenue au service de cardiologie, pour l'air de dire, ce sont aussi des choses qui vont arriver. quoi. Et du coup, suite à ça, il explique qu'il a carrément changé de, de spécialité et il est parti euh, dans la naissance. Okay. Ben, je, suis allé, je suis passé d'un de, de, service qui, amène, qui peut amener à, à la mort à, au service qui amène la naissance, quoi. Voilà, la vie. Et, et la façon dont il raconte c'est euh, beau, c'est touchant c'est pas comme tu disais en mode pour faire du buzz ou quoi, ouais. c'est juste euh, voilà, une tranche de vie je te l'explique avec mes mots et, euh, et là et en plus c'est court en fait, donc du coup euh, c'est court intense et tu es là, ok merci. Ouais et je trouve ça hyper important on parlait tout à l'heure de, justement de, euh, des combats féministes et, euh, et transgenres et et où euh, euh, souvent les féministes et encore une fois pour ma raison euh, ça les agace qu'on qu qu s'intéresse pas à leur truc à, à leur vision du monde et c'est pour ça que je trouve ça intéressant ce genre de de programme dans lequel en moins de 5 minutes on peut avoir une vision du monde complètement différente d'un autre nôtre euh, avec des gens qui ont vécu des choses qu'on pourrait même pas imaginer et se dire que notre réalité n'est pas la réalité et, euh, et je trouve ça vraiment vraiment cool et puis pour le coup c'est vraiment bien foutu, euh, bon c'est souvent le cas écarté euh, on peut on, en 5 minutes on se rend compte de ce que quelqu'un Dans pourtant le même pays que nous, euh, peut vivre et que vraiment il y a, y, a, y a des choses qu'on ne peut même pas, même pas soupçonner et se dire Ah tiens, c'est vrai que euh, lui ou elle, avec quelque chose de différent de moi, moi peut-être que je peux me poser la question de à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait Et être un peu moins euh, un connard en disant euh, Moi j'ai raison parce que il y, y a, mais voilà, sa vie est tellement différente de la mienne, sa vision du monde du coup est di tellement différente de la mienne que que je peux peut-être mettre à sa place et commencer à me poser des questions sur moi même aussi c'est pour ça qu'au début je disais que j'adorais ce petit format parce que ça te permet d'ouvrir ton horizon te rendre compte que il n'y a pas que tes petits problèmes et ce que tu connais de la vie c'est beaucoup plus large Clément on va finir avec toi on va revenir sur un sujet un peu plus un peu plus léger tu veux parler de musique ouais Euh, alors je pensais à quelques groupes que j'avais découverts cette année, pour mm -hmm. qui j'avais vraiment eu des coups de cœur. Et il euh, y en a un notamment, peut-être parce que j'ai revu Pollux euh, hier soir. Euh, un groupe qui s'appelle Dodane. Ouais. Un enseignement, seulement ouais, D-A-U-D-A-N-E. C'est ça, avec euh, son album Colchic. Alors, du coup, euh, je vois qu'il a été enregistré en 2017, entre 2017 et 2021, ouais. entre Handaï, Labenne et Montpellier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 membres, il y a 6 membres de groupe, avec un bonus pour le 7ème, donc on a Stéphane Pollux, Max, hein, Max tu nous écoutes, tu viendras un jour, ah. ouais, voilà. Stéphane Pollux-Pollini à la guitare, peyo Eramuspe à la basse, ouais. Mikkel Maï à la batterie, Nils Tobi, euh, guitare basse synthé chant, Périne Ferriol, flûte saxo tambouré un chœur, Tony Leport à la batterie aussi. Et Max Holmes à la voix suave. Dé... voilà <rire> Ce qui a marqué. C'est pas faux, cela dit. Et euh, bon. qui, qui a remplacé le bassiste là, quand j'avais vu le groupe. Euh, ouais, donc Peyo qui, euh, qui faisait un concert avec son projet Aïda, on en avait parlé il y, a, il y a un moment, un truc très très cool aussi à l'écoute Aïda. Et donc Peyo n'était pas là, c'était à Topatopia. Ouais. Et donc c'était Max qui l'a remplacé à la basse et c'était vachement bien. Et c'était bien, bien, bien classe. Et euh, du coup, ouais, Topatopia aussi, euh, sacré festival. Mm -hmm. euh, où, je sais pas, c'était peut-être la troisième édition officielle Non, c'était plus. Quatrième Moi, je me sens que c'était bien cinq. Bien cinquième, ah ouais, ouais, ouais. Tant que ça euh, Tant que je réfléchis, je crois que c'est 2000. Parce <rire> qu'il y a eu le confinement et ah, tout quand était... 2018, 2019, 21, 22, 23, 5ème, ouais, je crois. Ok. Donc, je crois que c'est la cinquième édition. Ok, ok. Bon, mais du coup, euh, ouais. Alors, Dodan, c'est euh, l'univers, en fait, de, de Nils, le chanteur euh, qui est partagé avec les différents membres de groupe. On, on est sur euh, une musique qui est euh, assez folk, qui est euh, assez euh, rock aussi... Psychédélique, euh, un peu hypnotisante, t'as tu as une, une, une rythmique souvent qui est. Il y a des changements, c'est assez riche, mais quelque chose qui est un peu qui est en marche, qui te, tu te prends dedans. Et puis en fait, l'apport de, de, de Perrine aussi à la flûte, c'est. Une flûte traversière, euh, une, une flûte, flûte bêtises, traversière, ouais, ouais euh, euh, franchement, c'est assez ouf. La voix est assez légère, l'album est très très fin, euh, il fait 40 minutes. Mm. Euh, et j'ai choisi le morceau le plus long, je crois, ouais. de l'album. Bon, si c'est pas le plus long, ça va pas être loin. Mais, euh, mais j'aime bien aussi ce genre de format de musique, tu vois, qui, euh, qui dépasse euh, ouais. ce cadre un peu conventionnel de, des émissions radio, quoi, qu'on qu peut avoir. Et comme on essaie de la culture, on va mettre un entier les 9 minutes, parce que nous aussi, on fait ce qu'on veut. Et on va écouter cette chanson, du coup, on en parle après. Allez. Euh, tu peux nous donner le nom de la chanson. Escape. Escape, sur euh, donc, le CD qui s'appelle Colchic écouter Dodan avec son album euh, pardon, son, son album Colchic oui mais son, sa chanson Escape euh, ouais. c'est la seconde recommandation euh, de toi Clément, comment t'as trouvé Seb Qu'est-ce que t'en dis euh, Moi j'ai beaucoup aimé beaucoup aimé. Ouais j'ai beaucoup aimé et euh, comme je disais euh, euh, pendant qu'on écoutait les morceaux en antenne, euh, ça me fait penser donc à un album d'Opès ouais. et euh, de, de, de, exactement la même atmosphère le, le même genre d'instrument et tout ça et, euh, et mais vraiment quoi j'ai l'impression que c'était euh, tu m'aurais pas dit j'aurais cru que c'était Opet tu aurais blind testé ouais, tu, tu serais trompé okay. ouais ouais, moyen, ouais. Après là c'était peut-être leur, leur morceau le plus planant, le plus ouais. doux qu'ils aient aussi dans l'album. Il y a des trucs un peu plus bruts. Euh, moi ça me fait penser tu vois à des, à des, à des styles style euh, les Brian Johnston Massacre, euh, Jetro Tool. Ah oui, euh, Jetro ouais. Euh, Pink Floyd aussi et Dartala. Je sais pas si ça vous parle d'Artala. Non, non. c'est un, euh, un mec euh... des Landes qui, qui est dans pas mal de groupes différents. C'est une atmosphère un peu folk comme ça, mm -hmm. rock et, et qui part un peu dans tous les sens quoi. Alors, tu disais j'ai trop tout, mais justement, j'attendais justement la flûte traversée ouais. dans le morceau, j'ai pas trop su l'entendre, alors est-ce qu'il y en avait dans ce morceau bah, De flûte Ouais, si, ouais. la flûte, ouais. ouais, ouais. J'ai cru, mais je n'étais pas sûr, j'avais l'impression que c'était plus un son de clavier, j'ai hésité à m'en donner. Il y a un clavier dans ce il groupe Il y a un clavier aussi, je crois. Ouais, ouais peut-être, peut ouais. J'ai cru que c'était plus un clavier. Il me le chanteur, comment il s'appelle Nils Il me semble qu'il est à la guitare et au clavier, selon les instants. Donc c'est possible que qu y est le clavier. parce que Après, la, la, soit dit, la flûte traversière, ouais. c'est vrai que ça en son un petit peu... Ça fait presque nappe, quoi. Ouais, C'est ouais, chelou comme son, ouais. la flûte traversière. mais oui, puis surtout si tu mets des effets ou quoi dessus. Ouais. Donc là, c'est pour ça que j'ai hésité à un moment donné. Je me suis dit, mais c'est la flûte, c'est un clavier. Je n'étais pas très sûr, quoi. En tout cas, Dodan, donc, on peut retrouver sur Bandcamp... Il y a l'album entier euh, sur YouTube, il y, avait, où il y a le chapitrage pour les chansons. Oh, cool. euh, mais il n'y a pas les chansons une par une. De toute façon, euh, comme, comme disait Clément, il faut écouter apparemment de, de début à la fin. C'est plus une espèce d'atmosphère, d'ambiance euh, générale sur tout l'album. Ah ouais, je trouve, ouais. Euh, Et sur Spotify, tout ça, a priori, on pas sur Apple Music, donc ça serait connu que ce soit Non, Spotify. je crois qu'ils n'y sont pas. Ils n'y sont pas encore Non. non. Un, un jour peut-être. C'est pour ça que ça boycote. Alors, en fait, j'aimerais bien tomber sur quelqu'un qui boycotte et m'expliquer pourquoi, euh, pourquoi il boycotte Je pense qu'il qu y a plein de raisons pour boycotter euh, Spotify, j'imagine. J'aimerais bien les connaître. Euh, Clément, ça allait cette première émission Très bien. Je dis première, est-ce que, que, que tu reviendras un jour non, mais Si tu m'invites. Ah je, je verrai si je t'invite. Je réécouterai l'émission et je verrai si tu as été bien. <rire> mais si tu as été bien, Clément. Euh, écoute, tu reviens quand tu veux. Nous, on fait ça tous les mois. Ça roule, ok. Avec Manuela et Bichente, généralement. Parfois, avec Gwen. Avec les gens dispo, en fait, surtout. les gens dispo. Les gens qui ont quelque chose à dire, aussi. Et qui ont envie. Voilà. Seb, ça va aller, Ouais, impeccable. très bien. Nous, on se retrouve, toute façon dans un mois. Pour la boîte à gare. Je sais plus, j'ai plus les numéros. Je vais vous dire ça tout de suite. Tête, la boîte à gare. On est sur le numéro 22. Oh, joli. La boîte à gare, la prochaine fois, ce sera le numéro 23. Je fais un petit tour des recommandations du jour, Seb, tu avais donc Fragments euh, sur Arte, euh, donc 5 minutes d'Histoire d'inconnu. Le spectacle Bidaya, allez voir, il faut suivre sur Instagram, je pense que sur Facebook aussi, euh, vu qu'on sont actés sur Instagram. D'ailleurs, un Facebook qui traîne par là. Ouais, sûrement, je ne vais pas faire attention. Euh, donc, spectacle à voir, ils vont certainement reprendre euh, en début d'année. Clément, tu nous as parlé de deux de dons qu'on vient d'écouter, euh, de Connexion, livre écrit par Kate. Tempest euh, et moi je vous ai parlé de The Great Review une chaîne YouTube et André Antounas une autre chaîne YouTube une qui parle de, de narration on va dire de, de jeux vidéo d'internet en général et une autre euh, qui, qui, d'un monsieur qui fait la musique euh, que c'est à la fois bien foutu et à la fois quand même un petit peu rigolo un suédois un suédois certainement d'après son nom <rire> Putain, ça va être lourd cette blague on dirait Bichanté <rire> le running gag ouais, c'est ça <rire> eh ben, il n'est pas là il faut bien euh, bah, oui, oui oui peu voilà. tout Bichanté euh, si tu nous écoutes bah, bah, on bah, euh, bah, euh, à la prochaine Clément, en tout cas, merci d'être venu. Mais merci à vous, hein, merci à toi. Pour cette première, euh, Seb, merci d'être là, comme à chaque fois. C'est toujours un plaisir, écoute. Et on se retrouve donc pour la en 23, si je n'ai pas de bêtises, euh, le mois prochain, en janvier 2024. Oh. Allez, salut tout le monde Adieu. Adieu.